Cette semaine, je vous ai concocté une émission spéciale Gros Canon, chose toujours appréciée des auditeurs. C'est donc dire qu'au cours des six prochaines heures, on va entendre uniquement、euh, du gros calibre, des méga pièces qui ont marqué l'histoire du rock par des artistes comme Bob Dylan, The Beatles, Jimi Hendrix, Crosby s t i l l s n a s h Young, Led Zeppelin, Rolling Stones, Rush, Alice Cooper, a l m o n d Brothers Band, Genesis, Gentle Giant, Jeff Rotol, l Emerson, Lick a n Palmer, et K. Les Birds, les Doors, David Bowie, Kiss, Aerosmith et Pink Floyd. Bien sûr, dans la première heure, j'aurai le plaisir d'accueillir l'historien de Tifou, M. Simon Fitzbé, qui va venir nous présenter les éphémérides du rock de la semaine du 3 au 9 janvier. Mais tout de suite, on débute en force avec le plus grand classique du premier groupe professionnel marquant un homme qui a célébré son 66e anniversaire de naissance lundi dernier. 私たちは全てのスタイルを知っているときに、私たちは何が起こっているかを知っていると h に、私たは何が起こっているかを知っているかを知っていを知るかを知っているかを知っているかをているか Children, what's that sound? Everybody, look what's going down. There's bad lines being wrong. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Are getting so much resistance from behind. Can we stop. stop? Hey, what's, what's that sound? Everybody, look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street. Singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. stop. Hey, what's that sound? Everybody, look what's going down. Your life it will creep It starts when you're always afraid Step out of line, the man come and take you away you Better stop, hey what's that sound Everybody look what's going now, stop Hey what's that sound Everybody look what's going now, stop Now what's that sound? Crosby s t e e l s Nation Young, c'est pas ça du tout. C'est Buffalo Springfield avec、euh, ce qui était leur、euh, plus, le plus grand classique en carrière, For What It's Worth. Vous êtes une émission classique en compagnie d a n n e l e f e r v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock, et à l'évolution du rock à travers le temps. Et c'est maintenant l'heure de passer à ceci Les éphémérites. Eh oui! J'ai l'immense plaisir d'être accompagné de、euh, l'authentique et véritable historien de ses fous, M. Simon Fédéré. Bonne année, Simon! Bonne année, Alain. Des résolutions pour 2011?、Euh, écouter plus de musique. Ouais? Ouais, c'est ça. e n écoutes pas mal, hein? <rire> ouais, ben c'est. En fait,、euh, ce qui est bizarre, c'est que dans le temps des fêtes, je croyais que j'allais avoir plus de temps pour en écouter. J'en ai é c o u t é moins qu'à l'habitude, donc c'est vraiment là.、Euh, ah ouais, u r q u o i Ah, les, la famille, les parties,、ah ouais, tout ça. Donc, on a moins de temps.、Mm -hmm. Mais、euh, quand même,、euh, une très bonne année à toi et des résolutions?、Mmh, oui. Bon, en fait,、euh, c'est toujours la même. C'est continuer à passer la meilleure euh, musique. Euh Une, au monde. Une excellente résolution.、Ouais. Je ne pense pas que tu a i r de problème s à la respecter <rire> en plus. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 3 au 9 janvier? Eh bien, on débute avec le 3 janvier 1926, qui marque la naissance de George Martin, bien sûr, très célèbre, très grand producteur des Beatles, qui célèbre, en fait, qui célébrait、euh, lundi son 85e anniversaire de naissance.、Donc. 85e, oui.、Ouais, euh... euh, et lui, c'est vrai que c'est le 5e Beatle. Oui, Ça,、oh, oui, oui. C'est lui、vraiment. qui a vraiment le plus. Contribuer、euh, à l'essor、euh, et à la beauté de la musique musicale. Il travaillait beaucoup avec、mm -hmm. eux, il a enregistré plusieurs pièces également、oui. avec eux,、ah, euh, oui. surtout au piano et des choses comme ça. Donc, i、euh, est vraiment euh, un, un très grand producteur.、Oui. Le 3 janvier 1945, il marque la naissance de Stephen Stills, justement,、oui. dont nous venons d'entendre une pièce de Buffalo Springfield.、Euh, donc, lui célèbre ses 66 ans. 66,、oui. Il était marié euh, son, euh, dans les années 70, qui、ah, est vraiment、euh, incroyable.、Hein? Oui, vraiment. Particulier. <rire> Euh, et le 3 janvier 1946 marque la naissance de John Paul Jones, donc une journée remplie d'anniversaire. s、mm -hmm. John Paul Jones, donc, qui célèbre ses 65 ans. Oui.、Euh, qui ne les fait pas du tout, par contre, puisqu'il a l'air le plus jeune, en fait,、ouais. des membres de Lady Zeppelin qui sont ouais, toujours en vie. c'est probablement celui qui s'est moins magané aussi. Oui, effectivement. <rire> il était plus assidu. <rire>、euh, il, il était plus beau de travail que les autres, en fait, <coughs> selon la légende.、Mm -hmm. Et il joue d'ailleurs avec les jeunes Dave Grohl et autres de son t e m o n i Bam Crooked donc, Vultures. Oui, donc,、mm -hmm. euh, ça, ça le garde jeune. Oui. Le 3 janvier 1964,、euh, She Loves You est、euh, entendu pour la première fois aux États-Unis, alors que Jack Parr présente、euh, un extrait、euh, du groupe dans son émission télé.、Mm -hmm. euh, et c'était、euh, donc en plein,、euh, dans le début, la naissance de la Beatlemania,、mm -hmm. mm -hmm. <coughs> pardon, aux États-Unis.、Euh, et justement, Jack Parr a beaucoup aidé en présentant cette, cette, première,、euh, ou, cette première extrait、euh, de She Loves You. e t Les Beatles sont arrivés en Amérique du Nord.、Euh... Un mois plus tard. Oui, au début du mois de février、mm -hmm. euh, 1964, euh, et c'était vraiment c'était lancé. Lorsque、ouais. les Beatles sont arrivés, en fait, ils étaient au numéro un. Mais au début de l'année、euh, 1964, on、mm -hmm. s'est vraiment forcé pour que les Beatles soient reconnus partout. Mais en fait, on s'est forcé. C'était assez facile à faire p a r c e q u e les、mm -hmm. gens、euh, vraiment aimaient、euh, ce qu'ils entendaient. Par la suite, cinq ans plus tard, en 1969, John Lennon et Yoko Ono lancent Unfinished Music Volume 1 et Two Virgins. Oui, qui est surtout est... connu pour sa pochette. Oui, célèbre pochette où les deux apparaissent dans leur tenue d'adulte. À poil, et elle, oui. À poil. <rire> et avec beaucoup de poils, justement.、Oui. C'était les années 60, <rire> donc c'était assez normal. C'était de. de... de rigueur. Oui, une pochette assez marquante. D'ailleurs,、euh, on a dû euh, rajouter,、euh, c'est-à-dire, un petit morceau de carton par-dessus, h e i r Oui, pour, oui, pour euh, des de bruns, euh, oui, ça, oui. pour protéger l s semble-t-il que les vieilles dames s'évanouissaient <rire> devant la pochette de Two Virgins à Londres <rire> lorsque le disque est, est sorti.、Euh, Bien sûr, musicalement, on a beaucoup parlé que c'était、euh, très, très mauvais.、Ouais. Mais、euh, en rétrospective,、euh, finalement, c'était probablement le meilleur des trois premiers albums、euh, de John et Yoko. <rire> parce qu'il a fait bien pire après.、Ouais. Oh, oui. Oh o u Donc,、euh, à se procurer si jamais vous en trouvez une、okay. copie. En plus,、euh, album qui n'est、euh, pas nécessairement, je dirais, extrêmement rare, mais、non. quand même difficile à trouver、euh, chez les discards normaux. Là,、oh, va, bah, euh, oui, évidemment. Et,、euh, on a évidemment. la section Beatles, section John Lennon avec tous les albums commerciaux、ouais. et.、Euh, La... Non, ça, il ne faut surtout pas l'acheter en CD. Non, non, non vraiment non, ça, pas. Ça ne vaut, vaut pas la, pas la peine. peine et、euh, on pourra dire qu'on aurait vu l'instrument d'un Beatles <rire> en achetant cet album-là.、Euh, en 1970,、euh, un an après le départ de Peter Tork, c'est au tour de David Jones、euh, de quitter les m o n k e e s Donc,、euh, les m o n k e e s à la fin des années 60, au début des années 70, ça n'allait plus du tout.、Euh, le groupe、mm -hmm. allait continuer、euh, seulement à deux avec、euh, bon, la de. Cora, de... de... De collaborateurs externes,、mm -hmm. euh, mais euh, donc,、euh, c'était plus là. Surtout, donc, David Jones, qui était un peu le centre、euh, du groupe,、euh, premier chanteur de formation à quitter,、euh, et Peter Tork également, c'était les deux compositeurs musicaux, c'est les deux seuls qui savaient、ouais. jouer de leur instrument lorsqu'ils ont j o u é les Monkeys.、Euh, mm -hmm. Donc, ça laissait quand même un trou assez, assez gros au sein du groupe. Et en 2003, suite à son décès survenu le 22 décembre 2002, le corps de Joe Strummer, grand leader des Clash, est incinéré.、Euh, il est décédé subitement d'une attaque cardiaque due à un défaut congénital qu'on n'avait pas détecté、euh, lorsqu'il était jeune. Il était quand même assez jeune, un milieu cinquantaine, oui, Joe ouais, Strummer, mais、ouais. bien sûr avec le cœur d'un gars de 20 ans.、Mm -hmm. euh, il aimait bien faire la fête et、euh, donc il est décédé subitement、euh, juste avant Noël. Et、euh, en 2011, cette semaine, en fait,、euh, j'ai pensé l'incorporer parce que c'était assez intéressant au niveau de l'histoire du rock. C'est、oui. que le costume blanc p o r t é par John Lennon sur la pochette de l'album Abbey Road s'est vendu pour 46 000 en encan、euh, au début de la semaine.、Euh. Qu'est-ce qui fait qu'un、euh, euh, costume de John Lennon se retrouve comme ça en, en, à, à l'encan? Euh, parce que,、euh, en fait, c'est probablement,、euh, c'est une question que je me suis posé. e C'est probablement qu'il a été vendu,、euh, peut-être pour un acte de charité il y a plusieurs années o u il a tout simplement, je sais pas, peut-être donné à l'armée du salut. <rire> euh, mais euh, donc, quelqu'un a mis la main sur ce, ce costume-là et a décidé de le vendre. Mais c'est probablement qu'il、si、a, a été. Il semble que le propriétaire acquis, avait des, des problèmes financiers, c'est pour ça qu'il a. C'est une bonne façon de、aussi. se financer, d'ailleurs,、mm -hmm. avec ça.、Euh, et c'était peut-être aussi un ami de John Lennon l e n n o n à l'époque. Un ami... De, des fois, c'est ça. Les gens de l'entourage、euh, du groupe ou les, les membres de la famille des gens qui étaient autour du groupe, qui travaillaient、ouais. peut-être avec les Beatles, qui ont récupéré le plus、euh, d'objets、euh, rares,、euh, rarissimes. Et、euh, en fait, c'est assez intéressant de se dire qu'un、euh, simple costume très très ordinaire en coton、euh, vaut maintenant 46 000 Oui, tout à fait. C'est assez particulier. Oui. <rire> Il le... faut, faut être assez mince pour porter oui, ça. Oui, par contre, c'était en plus dans la période où John Allen était le plus, ben, wow,、euh, le plus oui. filiforme.、Oui. C'est-à-dire que ça teintait <rire> quelqu'un d'assez mince. o a i c'était dans son、mm -hmm. pays.、Hein. Et il devait être assez, un peu serré, même. Oui, tout、faire. à fait.、Euh, tu sais, dans la biographie de Patty euh, euh, Boyd, Boyd、euh, l'ex-épouse de George, George Harrison, disait、euh, dans son livre qu'elle. Qu'elle avait、euh, ressorti des vêtements、euh, à George,、oui. et、euh, des siens,、euh, qu'elle qu avait gardés, et elle, elle était vraiment surprise de voir que c'est des vêtements que j'ai déjà porté ça, parce que c'est genre,、euh, ça, on, elle avait l'impression que c'était des vêtements d'enfants,、oui. tellement ils étaient petits. Est... à l'époque, filiforme, comme oui, tu dis. c e t u d i s c'était, non seulement, ben, il y a plusieurs facteurs, il y a la mode, la... A également le cocktail de drogue et une méditation qui devaient aider、mm -hmm. un peu par、oui. rapport à ça, parce que, donc,、euh, lorsqu'on médite, on passe moins de temps à manger.、Mm -hmm. C'est un peu ce qu'on a vu également avec、euh, des gens comme Mike Love, qui était déjà extrêmement mince, et lorsqu'il est tombé vraiment dans sa grande période de méditation t r a n s c e n d a n t a l e il était rendu pratiquement squelettique, il ne mangeait plus, il passait ses journées à méditer. Donc,、euh, c'est peut-être ce qui a aidé de ce côté-là、euh, pour, pour les Beatles、euh, oui. dans les années 60. Mais、oui. de toute façon, on ne pense pas que、euh, les, la personne qui a acheté ça l'a acheté pour.、Euh, non, le pour le porter. porter je ne pense、non. pas. Moi, enfin, si je l'aurais <rire> chez moi, je ne pense pas que je l'essayerais le chandail, le, le, le costume. Oui.、Euh, ce qui nous amène au, au 4 janvier. Oui, 4 janvier 1942, qui marque la naissance de John McLaughlin, qui a donc、euh, 68 ans. Oui.、Euh, et、euh, qui s'est、euh, surtout,、euh, pas surtout, mais qui s'est d'abord fait remarquer avec le Mahavishnu Orchestra,、oui. qui a marqué beaucoup de gens、oh, euh, oui, dans、vraiment. les années 70.、Euh, groupe de rock progressif、euh, qui s'inspirait beaucoup de la、mm. musique indienne,、euh, et également John McLaughlin qui a joué、euh, aux côtés de Miles Davis、mm -hmm. avant de former le Mahavishnu Orchestra,、oui. entre autres sur Bitch's e Brew, A Tribute to Jack Johnson, bref,、euh, tous les, les très bons albums rock、mm -hmm. euh, de Miles Davis à l'époque. Euh, le 4 janvier 1956 marque la naissance de, Benner, de Bernard Summer, Sumner, qui est guitariste de Joy Division et qui allait devenir chanteur de New Order、euh, dans、ouais. les années 80. Euh, donc, euh, voilà, pour lui, un peu plus jeune, bien sûr, puisque c'est la vague post-punk des、mm -hmm. années 70. Le 4 janvier 1965, Léo Fender vend sa compagnie Fender Guitars pour 13 millions de dollars. On dit que... C'était beaucoup. Oui, c'était、euh, beaucoup à l'époque. C'était vraiment、ouais. beaucoup. Et on dit que les Fender n'ont jamais sonné de la même façon ensuite. Mais quand même, moi, je dis qu'il aurait peut-être dû attendre un petit peu, quelques <rire> années plus pour peut-être faire encore plus d'argent.、Euh, parce que c'était même pas à l'époque où Jimi、ouais. Hendrix jouait avec l'instrument qui était encore、vrai. plus populaire. Euh, David Gilmore u t Pink Floyd également jouaient、mm -hmm. uniquement sur des Fender. Eric donc, Clapton. Eric Clapton, oui.、Mm -hmm. euh, donc, ça aurait peut-être、euh, encore plus aidé à, à l'instrument à prendre de la、ouais. valeur. Mais、ouais. quand même, 13 millions de dollars en 1965, c'était、euh, C'était gigantesque. Ouais,、oh, je ne crois、oui. pas que Léo Fender ait eu du mal à finir、non. sa vie.、Euh, à la fin de sa vie, il travaillait pour、euh, la compagnie GNL. f a b r i q u e r、ouais. des q u i t a n t s p o u r GNL. Oui, c'est vrai.、Mais、il était un peu déçu, en fait, aussi, de la, de la façon que les acheteurs de Fender avaient transformé formé La compagnie et cite les instruments. e、euh, t、euh, donc, il a décidé de continuer à pratiquer son、mm -hmm. art, justement, dans cette compagnie-là. C'est、ouais. quand même assez bien.、Euh, le 4 janvier 1967, les m o n k e e s battent la longévité de I Want to Hold Your Hand des Beatles、euh, au Billboard, e、euh, n en entreprenant une septième semaine au top du palmarès. Donc, ça allait rapidement être battu par les Beatles par la suite également.、Mm -hmm. euh, mais, quand même, c'était assez incroyable. C'est la pièce,、euh, I'm a Believer, bien sûr. Qui,、ouais. Allait déclasser. Une pièce de Neil Diamond, si je ne me trompe Oui, exactement. Une très très bonne pièce de Neil Diamond, reprise par les Monkeys. En fait, non pas reprise, qui a été écrite. Neil Diamond、mm -hmm. qui a écrit une partie des succès、euh, des Monkeys、euh, dans cette période、euh, entre 1966 et 1968 où ils étaient extrêmement populaires. Oui. Euh, en 1971, Pink Floyd débute l'enregistrement de l'album Metal. Dans、euh, le même mois de cette année-là, Stanley Kubrick allait demander au groupe pour utiliser Atom Heart Mother pour la trame sonore de son film、a、Clockwork Orange. Et le groupe a refusé,、mm -hmm. euh, tout simplement, parce qu'il y a eu, entre autres, des mauvaises, mauvaises expériences en tant que musicien、euh, pour des termes sonores de films. Mais je crois que je sais pas, ça aurait été assez intéressant d'entendre ça a u c ô t é des pièces de Beethoven qui a été utilisée également pour、euh, mm -hmm. b l a c k w o r d Orange. Ça a été intéressant. En 1973, le gouvernement australien annonce avoir banni un des membres des Rolling Stones. Cet avis a été retiré quelques jours plus tard, mais on n'a jamais révélé quel l e était le membre banni <rire> du groupe. Et vraiment, pour aucune raison, en fait. En cas, je, peux, je peux pas dire que c'est. Je peux dire que c'est sûrement pas Keith Richards,、mmh. parce que j'ai lu son autobiographie pendant le temps des fêtes, ouais, et puis elle ne,、oui, ne parle pas de, de, de ça. De cet événement-là.、Mmh. Donc, il y a probablement un autre des membres du groupe. mais en fait, C'est ce qu'on disait qu'il y avait vraiment.、Oh, c'était Brian Jones.、Oh, oui, Brian Jones qui était. <rire>、ah, si jamais on voulait transférer son corps de l'Angleterre à l'Australie.、Euh, mais C'était assez intéressant parce qu'on n'a jamais révélé、euh, quel membre du groupe c'était. Bizarre. Oui. Euh, le 4 janvier 1976, Mal Evans, l'ex-directeur de tournée des Beatles, est abattu par la police de Los Angeles après s'être barricadé avec sa copine dans, dans l'appartement de sa copine, en、ouais. fait, avec une carabine. C'était à Los Angeles et、euh, c'est assez,、euh, assez particulier parce qu'on、mm -hmm. dit, bon, ça serait l'abus de drogue qui aurait mené à ça.、Euh, mais Mal Evans, qui était quand même quelqu'un d'assez stable, de doux.、Euh, ouais. doux, très doux, et s t une fin assez, assez particulière、ouais. pour,、euh, pour ouais. cet homme-là. Il, il y avait seulement 40. Oui, il était très jeune encore, il y avait toute la vie devant lui, un、mm -hmm. peu d o m m a g e、euh, L'année suivante, en 1977, les Sex Pistols choquent les passagers de l'aéroport à Detroit en vomissant à la sortie d'un avion. Ils revenaient d'Amsterdam d'une petite série de concerts et, bien sûr,、euh, fidèles à eux-mêmes,、euh, ils ont tout simplement fêté, peut-être un peu trop fort, et on dit qu'il y avait、euh, de la vomissure ainsi q u e d u crachat、euh, à la sortie de l'avion. Graciosité des Sex Pistols. Et、euh, finalement, le 4 janvier、euh, 1986 marque le décès de Phil Lynott, bassiste de Thin Lizzy. Son cœur, son foie et ses reins ont cessé de fonctionner suite à un empoisonnement sanguin et de nombreux abcès abdominaux d û s à un abus de drogue. Oui, oui, son corps était complètement épuisé,、oui. complètement fini. C'est pas une belle fin,、euh, non? Non, non, non.、Euh, D'ailleurs, sa, sa mère s'était rendue chez lui pour、euh, fêter Noël、mm -hmm. et ne peut a s d p a e se lever. C'était、euh, vraiment. Oui.、Euh, tu sais, Simon, il y a un moment, on a parlé de, de l'ami des Beatles, Mal Evans.、Oui. Eh bien,、euh, savais-tu qu'il avait inconsciemment inspiré le titre de Sgt. Peppers à、ah, Paul? Oui. Ouais,、euh, en fait, Mal était en avion avec Paul de retour en Angleterre après la dernière tournée américaine des Beatles. Et il a innocemment demandé à Paul ce que les lettres S et P Euh, Signifiait sur、euh, des contenants qui venaient avec le cabaret qui contenait e n leur repas. Évidemment, Paul a、euh, expliqué à Mal que ça voulait dire s <rire> e l e t poivre. Et、euh, c'est là que Paul a eu l'idée、euh, du Sgt. Papers et son club des cœurs、euh, solitaires, euh,、ah. tout simplement. Eh bien, on va justement écouter cette pièce Sgt. Papers. l on est h e a r s l o v Ben, sur les ondes de la station diffusée du Bré-Brock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM! His eyes and say, do you want to?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 Nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel?、Oh, how does it feel? Bob Delune, bien sûr, avec Like et Rolling Stone, i m m e n s e classique, qu'on retrouve entre autres sur l'album Greatest Hits,、euh, qui est paru en r e c mais qui a été euh, certifié、euh, d'or neuf mois après sa sortie, donc、euh, le 5 janvier 1968. Et、euh, il semble、euh, qu'à l'intérieur de l'album, on retrouvait un poster de l'artiste, Milton g l a s e r Moi, je n'ai jamais vu ça. Ah, non, je n'ai jamais vu, malheureusement. Hum.、Mm. Ah, désolé.、Euh, 11h37, vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Simon f i d z b é et Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock. À l'évolution du rock à travers le temps, ce qui nous amène aux éphémérides du 5 janvier, justement. Oui,、euh, donc le, le, le, le, oui, le 5 janvier, pardon, j'étais sur, sur la mauvaise journée. <rire> d o mauvaise touche. Oui, mauvaise touche. <rire> et、euh, le 5 janvier, en fait, 1932, marque la naissance de Sam Phillips, fondateur de Sun Records, et surtout reconnu, lui, comme étant、euh, le producteur qui a découvert Elvis, mais également、euh, qui a aidé à découvrir Jean Les Cash et、euh, Tous les autres. Et、euh, il disait qu'en fait,、euh, Sam Phillips n'a pas nécessairement engagé Elvis、euh, parce que c'était un bon compositeur, parce qu'il avait une bonne voix, mais surtout, c'était sa notion, ses notions du rock'n'roll qui est incroyable. Il connaissait toutes les pièces.、Euh, et c'est en parlant justement avec Elvis que Sam Phillips a vu le potentiel derrière ce,、mm -hmm. ce garçon-là, puisqu'il trouvait que c'était un bon chanteur, mais qu'il pouvait être facilement remplacé par n'importe qui. Donc,、ouais. quand même, qu'il y avait du flair. Euh, également le 5 janvier. Est-ce est que Sam Phillips、oui. est encore en vie?、Euh, je crois que non. J'ai pas malheureusement fait de recherche. Je, je vais faire la recherche pendant un prochain blog、ouais. musical et j'en reviendrai là-dessus、mm -hmm. euh, pour, euh, pour, pour vous dire ça. Éclaircir le point. Oui.、Euh, 5 janvier 1950, Marc de Chris Stein, guitariste et fondateur du groupe Blondie. Oui, et ex-mari de la chanteuse, Debbie Harry. Oui, c'est vrai. était malade pendant plusieurs années, Chris Stein. Ah,、euh, je sais pas,、euh, je connais très, malheureusement. Il était r è s très, très pour... malade. C'est dommage.、Euh, à peu près、euh, cloué dans un lit.、Euh, Ah oui, à ce point-là,、oui, oui. c'est pas très très plaisant. Euh, le 5 janvier 1962, les Beatles lancent My Boney à Liverpool. Lorsqu'un fan demanda à Brian Epstein si celui-ci avait ce, ce, ce, ce, disque dans son magasin, il s'est mis à enquêter sur ce mystérieux groupe pour le trouver au Cavern Club quelques temps plus tard et il est devenu, bien sûr, le manager grâce à ce, cette pièce, en fait, de Tony Sherriane t des Savage、euh, s évidemment, entre-temps, il avait eu le temps d'en commander plein d'exemples a i r parce que beaucoup de gens demandent a、oh, i Oui, c'était,、euh, la, la... elle Une vraie folie donc,、ouais. euh, cette pièce, My Boney. Et d'ailleurs, c'est la première pièce que George Martin a entendue également des Beatles. C'est le disque que Brian Epstein avait emmené、mmh. lorsqu'il a rencontré、ouais. George Martin. En 1978,、euh, le 5 janvier, toujours, les Sex Pistols donnent leur premier concert en sol américain au Great Sur Southeast. Voilà.、Oui. <rire> Music Hall d'Atlanta.、Oui. Euh, donc, une tournée désastreuse des Sex Pistols <rire> aux États-Unis. Pratiquement personne n'allait voir les concerts.、Oui. On ne comprenait pas pourquoi ces jeunes garçons-là étaient autant enragés.、Oui. Euh, et en plus, c'est qu'ils ont fait plusieurs.、Euh, en fait, ils ont commencé à Atlanta, mais ils sont également allés au Texas. Oui, un endroit qui、vrai. était complètement.、Euh, i n a p p r o p r i é pour oui, les sex festivals à l'époque. Mais, mais tu sais, la première tournée Rolling Stone, la première tournée américaine aussi avait été un d é s a s t r e c o m p l e t Effectivement.、Euh, ils auraient pu se redraper, euh, mais euh, ils n'ont pas eu,、euh, je ne sais pas.、Euh... Ils n'ont pas eu la c h a n c e Oui. Euh, et en 2004, le 5 janvier, en Nouvelle-Orléans, Ray Davies est atteint d'un coup de feu dans la jambe après avoir poursuivi deux hommes qui avaient volé le sac à main de sa petite amie. Donc, il a passé la jambe je, dans le p l a t Je m'attendais que ce b a s c u e t u me dise s que c'était Jerry Lee Lewis. <rire> Ça aurait été approprié pour lui, en fait. Je ne sais pas s'il aurait été à ce point galant envers sa petite amie pour aller courir après un voleur de sac.、Euh, o u i c'est vrai. Pis en plus, on n'a pas Jerry Lee Lewis cette semaine. du tout. dans les éphémérides, ce est vraiment <rire> dommage. Euh, et le 5 janvier 2005 marque le décès de Danny s u g e r m a n qui était manager des Doors. Il avait seulement 50 ans. Oui, il était plus jeune que, que les musiciens qu'il、ouais. le manageait. C'était vraiment comme un kid c'est particulier qui, qui, qui est devenu comme ça, le big shot.、Oui. Et、euh, d'ailleurs, j'ai lu plusieurs biographies de Morrison et、euh, les musiciens des Doors a v a i e n t bien se payer sa tête. <rire> je sais pas pourquoi ça me surprend pas. <rire> Et on passe maintenant au 6 janvier. Oui, le 6 janvier. Le 6 janvier 1946 marque la naissance de Sid Barrett, donc un fondateur, un chanteur et guitariste de Pink Floyd, qui, en fait, aurait eu 65 ans, c'est-à-dire, donc, hier, et malheureusement décédé il y a 5 ans, je crois. Oui, oui, oui, il me semble qu'il avait 60 ans, là, q u il est décédé. Donc, lui qui était malheureusement très, très fragile mentalement. Oui, tout à fait. Il a dû quitter la scène de la musique. Le 6 janvier 1953 marque également la naissance de Malcolm Young des c d e s c b、oui. c Donc, 58 ans.、Mais、il ne vieillit pas, lui. Non. Il a l'air exactement de ce qu'il avait l'air il y a 30 ans. Oui, ben, je te dirais, les, les deux frères Young dans les c d a c b、euh, c n'ont vraiment pas changé. Ben, sauf que Ingus a perdu beaucoup, beaucoup de cheveux. Oui.、Hein? Ah oui, ça, c'est、euh, un peu. Mais, incroyable. Mais Malcolm n'a p a s c h a n g é Et, ce que je trouve toujours très, très drôle avec les CDC, c'est qu'ils sont toujours habillés pareil. Des années 80 à maintenant, sur scène, toujours, le même costume toute la g a e r e Mais ça, c'est cool. Ouais, ben, c'est, vraiment, ils sont figés dans le temps. C'est ce qui est assez bien. Et le fait qu'ils n'ont pas l'air de vieillir aussi, ça aide quand ils font des tournées. D'ailleurs, on peut avoir le même show qu'on a vu. Et les CDC, e qu'il f ce qu'il faut dire de ce côté-là, c'est qu'ils savent vraiment que, l l e s pièces que leurs fans veulent entendre. Ils v ont sorti r les nouveaux albums, mais pas nécessairement, faire la totalité Donc, euh, du dernier non, album qu'on fait, non. ils vont aller vraiment dans leur classique,、ouais. ce qui est vraiment très bien、mm -hmm. de la part de ce groupe-là, parce qu'il y en a beaucoup. Qui, des fois, euh, euh, je pense seulement à Iron Maiden, qui,、euh, je crois,、euh, pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois qu'il était venu, avait、euh, fait la totalité de leur nouvel album. Oui, et, et en, en ordre. Non, bon, de... Moi, ça, ça je n'ai pas trouvé ça. Personnellement, je n'ai pas aimé ça.、Ouais. Euh, mais、euh, ce n'est pas non plus intéressant lorsqu'on va voir un groupe comme.、Euh, Euh, je pourrais te nommer、uh, Cradle、uh, of Filth.、Oui. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé leur album qu'ils ont sorti il、euh, y a deux ans. Et、euh, quand ils sont arrivés en spectacle, ils ont fait seulement une pièce de cet album-là, alors que c'était la tournée God s p e e i a and the Devil's Thunder. Ça, j'ai t v r a i m e n t nul.、Ouais, C'est、ah, vraiment nul. Et là, ils reviennent en spectacle. c e s t un nouvel album. Ils vont、oui. jouer peut-être une pièce. Ils vont encore rejouer les, les pièces de leurs、euh, deux, trois, vingt albums. Ça, Je trouve ça complètement nul. On balance mal la liste des pièces oui, pour ces albums. Exactement. Il faut dire que les CDC, eux,、euh, l'ont bien. En 1956, Elvis Presley a fait sa dernière apparition au Ed Sullivan Show. Bien sûr, c'était avant qu'il parte pour、euh, la guerre, e n t p a r e n t h è s e Pour l'Allemagne, pour, être, en Allemagne, en pour Allemagne, son, faire son service militaire. Oui, où il a été conducteur de Jeep、oui. lorsqu'il était là-bas. Euh, le 16 janvier 1958, Gibson lance sa fameuse Flying V,、mmh. guitare en forme de V. Quel bel objet.、Ah, c'est incroyable.、Mmh. Une très, très belle guitare qui, d'ailleurs,、euh, lorsqu'elle a été lancée,、euh, avait été、euh, la cible de quelques critiques. En fait, c'est qu'elle était très instable. Lorsqu'on jouait avec, elle pouvait bouger facilement. Et donc,、ouais. euh, dans les éditions suivantes, Gibson sont mis à mettre de grands morceaux de caoutchouc dans le fond d e r r i è r e de la guitare pour、ouais. l'empêcher de bouger trop,、mmh. trop.、Euh, d'ailleurs,、euh, guitare qu'on a pu voir,、euh, bien sûr, Avec les Kinks, mais plusieurs autres guitaristes,、euh, et qui a été repris à plusieurs sources. Jim i Hendrix,、uh, Metallica, Scorpions. Oui, euh, également. Euh, Michael Schenker. Oui, donc vraiment un très très bel instrument, qui en plus rappelle beaucoup la guitare classique, puisque la seule façon qu'on peut en jouer assis, c'est avec donc, le V、euh, sur une jambe, et on la tient、oui. vraiment comme une guitare、oui. euh, classique oui,、euh, ordinaire. Euh, le 6 janvier 1971, Neil Young donne un premier concert en terre canadienne depuis qu'il a quitté le pays en 1965 pour rejoindre Buffalo Springfield. C'était à Vancouver. Oui, c'est ce ça.、Là. Le Buffalo Springfield, on a entendu tout à l'heure. Oui, exactement. Et ne va pas Crosby's Tis a Nash, e t o u t est lié.、Euh, le 6 janvier 1975, des fans de Led Zeppelin causent une émeute et 30 000 dollars de dommages au Garden de Boston. La veille De la mise en vente des billets du concert euh, de, euh, <coughs> de Led Zeppelin qui devait être donné un peu plus tard、euh, cette année-là,、euh, lors de leur tournée de 1975. Et voyant、euh, une telle émeute, le maire a décidé d'annuler tout ça. Oui, tout à fait. C'est qu'on avait ouvert、euh, l'aréna、euh, euh, euh, pour que les gens puissent se procurer un billet.、Mm -hmm. les, bon, les gens en ont profité pendant qu'ils étaient en dedans pour、euh, tout démolir.、Ouais. Euh, mais il faut dire que c'était une période où.、Euh, Euh, c'était quasiment dangereux aller voir un spectacle de rock dans ce、ah, temps-là.、Ouais, c'était pas mal plus intense, là, que、euh, ce qu'on, ce qu'on a connu depuis, euh, 20, 25 ans, là. C'est tranquille, là, de voir、ouais. des shows de rock maintenant. Mais à l'époque, dans les années 70, même début 80, là, c'était pas mal,、euh, Euh, pas mal électrique, l'atmosphère. C'est que les gens se sont calmés d'un côté. On a plus de sécurité, on a une meilleure technique également、euh, du côté des groupes et、euh, des, des, des auditoriums. Donc, c'est ce, ce qui est quand même bien, par contre. Là, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était incroyablement、euh, déchaîné.、Et、très excitant, en tout cas, comme,、ouais. comme, comme, comme époque. C'était plus plaisant, justement, d aller voir un concert à cette époque-là. Et aussi,、euh, la tournée de la Zeppelin en 1975 a été assez,、euh, assez forte de ce côté-là, puisque、euh, lorsqu'ils étaient supposés passer, en fait,、euh, aussi, ben, ils sont passés. Euh, pendant trois、euh, jours à New York euh, au euh, Madison Square Garden. Et、euh, y, y, les, les vendeurs d e billets ont dû demander à d'autres amphithéâtres d'ouvrir pour vendre les billets également parce qu'il y avait trop de gens qui voulaient y aller. Il y a 60 000 billets qui ont été vendus en moins de deux heures,、mm -hmm. c Donc c'est vraiment、euh, très, très apprécié. Et les gens étaient déchaînés autant que lorsqu'ils allaient voir le concert que lorsqu'ils achetaient、oh, des billets.、Ouais, ouais. C'est assez incroyable. En 1965, le 6 janvier, toujours,、euh, Pink Floyd débute. 75. 75. J'ai dit 75. Oui, 65. Oui. Euh, donc, 7、euh, janvier 75, Pink Floyd débute l'enregistrement de Shine on You, Crazy Diamond, le jour du 29e anniversaire de Sid Barrett.、Euh, assez spécial également ces sessions d'enregistrement, s i d Barrett s'était présenté pointé, ouais, ouais, ouais. pendant、euh, l'enregistrement.、Euh, ce qui p a r a î t il était chaud avec une brosse à dents dans les mains. Oui, il avait,、euh, avait beaucoup、euh, mal vieilli, disons,、ouais. en, en très peu d'années.、Ouais. Et、euh, au début, les.、Euh, Ils l'ont、euh, pas reconnu. Non, ils ne le reconnaissaient même non, pas.、Exactement. Et quand ils l'ont reconnu,、euh, certains ont été t en sanglots, s e u de voir ce qu'il était devenu. Et David Gilmore a d'ailleurs dit en entrevue que、euh, le groupe avait fini d'enregistrer une première partie de la pièce et se sont assis pour l'écouter. Et bon, à la fin, il a dit on va reculer, on va réécouter encore. Et Sybarrett a dit pourquoi vous le réécoutez Vous l'avez écouté une fois. Pas besoin de faire le tour encore, c'est ordinaire. Puis il n'y a pas vraiment. Sybarrett、euh, n'avait pas nécessairement apprécié、euh, ses premiers extraits de Shine on <rire> You, Crazy Diamond.、Là. Euh, le 6 janvier 1977, les Sex Pistols, encore eux,、euh, se font renvoyer de la compagnie EMI qui verse 68 000 au groupe pour briser son contrat.、Ouais. Euh, et l'événement allait être souligné dans leur、euh, premier et unique album, en fait, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, avec la dernière pièce de l'album qui s'intitule EMI.、Mm -hmm. euh, en fait, tout ça, ça découlait de leur passage、euh, chaotique à l'émission de Bill Grundy. Oui,、euh, À la télévision britannique.、Et、il y avait eu un sacre, un juron, en fait, de lancer、ouais. euh, sur les. Un、hey, tout petit beau. Oui. Un <rire> tout petit beau qui s'est ramassé ouais, à la Chambre des communes、ah, les politiciens en parlaient. C'était incroyable. incroyable. Oui. <rire>、euh, en 2005, Marc,、euh, en fait, le 6 janvier 2005, marque、euh, le décès de Lou r a w l s donc l'homme à la voix. Voitrait <rire> <incroyable, rire> pas, vous. Oui, o u Qui a, a、euh, d'ailleurs、euh, probablement un peu inspiré ce cher Captain Beefheart également、euh, <rire> à, à, à, à projeter sa voix. Et également,、euh, en 2009,、euh, le 6 janvier de l'année 2009, marque le décès de Ron Ashton, guitariste、euh, des Stooges, qui est décédé d'une attaque cardiaque.、Euh, c'est un inf infarctus, hein? Oui, infarctus. Ouais. Il était au début de la cinquantaine、euh, mm. lorsque c'est arrivé. Et、euh, si mes souvenirs sont bons, il me semble que les Stooges、euh, venaient de donner un spectacle、euh, quelques、possible. mois plus tôt au. Euh, à Montréal. C'est bien possible, je crois, je crois que oui, en fait.、Et、il faisait une tournée.、Euh, en fait, c'était lors、euh, du festival Oshaga. h、ah, oui, c a、oui, oui, oui. oui, l me semble que c'était cette année-là, l'été、oui. 2009. Il me semble que c'est cette année-là, oui. Eh bien, Simon,、euh, on, vient, on vient de parler、euh, il y a un moment de Led Zeppelin et、oui. justement, ce serait une très bonne idée d'aller en écouter. On va écouter un de leurs classiques, A、hey, Kills Last. Vous êtes à l'émission classique sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes. イラシューラファーツォーネックアトワーリビアフォー !89FM! Avec un de leurs très nombreux réclassiques, Akers Last a n d Bien sûr, c'est la pièce qui ouvre leur album p r e s e n t s qui est paru en 1976. Il est midi pile et vous êtes à l'émission Rack c l a s s i q u en e compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefer, b v e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et on en est rendu maintenant dans les éphémérides à la journée du 7 janvier. Et effectivement, et le 7 janvier 1938 marque la naissance de Paul Revere, bien sûr. d e v e r e Revere, p a u l Revere. Revere, plutôt.、Ah. Paul、And、Revere. the r、ouais. a i d e r e effectivement. La prononciation. C'est bon, ça, du Paul Revere. Oui, j'aime bien. C'est du vrai garage.、Euh, j'aime bien la donne. s p i r i t of 67. Et qui se retrouvait, d'ailleurs, sur la compilation Nuggets, entre autres. Oui, c'est ça. Il y avait、euh, deux p i è c e s je、ouais. pense. Je n'arrive pas à me rappeler lesquels.、Euh, Peut-être Hungry. Oui, je crois que oui, celle-là était là-dessus. Non plus, en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté la c o m p i l a t i o n Moi aussi, ça fait des années que je n'ai pas écouté une o r g a n i s Mais c'est、euh, quelque chose de très bon, ça est à conseiller. Oui.、Euh, oh, les, oui. Les, les, les deux compétences,、euh, les deux, compiles, les deux boîtiers, là, autant que le, le premier, qui était、euh, constitué uniquement de groupes américains, mais que le, le deuxième aussi, qui est、euh, constitué lui, de groupes un peu partout.、Euh, Euh, en dehors de l'Amérique de, des États-Unis. Oui, donc ça, ça vaut vraiment la peine, la compilation de nuggets, à vous procurer.、Euh, le 7 janvier 1945, marque de la naissance de Dave Cousins.、Des、Cousins! j o i e ma p r o n o n c i a t i o Davey Straubs, j'ai déjà pris l'ascenseur avec lui. Ah、euh, oui? Par <rire> hasard, oui. Moi,、bon, j'étais à Montréal, dans un, dans un hôtel, et Davey、euh, Straubs avait donné un concert la veille, et、oh. par hasard,、euh, comme ça, on arrivait à un étage, et Dave Cousins、euh, Et en avant, en avant de moi,、euh, <rire> sauf que je suis pas tellement groupie, alors on s e s t pas p a r l é Non, c'est, c'est, c'est ce que je, c'est ce que je croyais. Euh, le 7 janvier 1994, Nirvana donne son dernier concert en sol américain à Seattle. Donc,、mm -hmm. avant de s'embarquer dans une tournée、euh, q u e allait l e mener en Europe et entre autres à Rome, où、oui. euh, donc Kurt Cobain avait commis、euh, sa première a t t e n t a t sur sa vie, si on veut, on peut dire ça comme ça, sa première tentative de suicide、euh, pour finalement se, se, se réaliser à Seattle、euh, lors de son retour. Oui.、Euh, il me semble qu'ils étaient venus à Verdun. Euh, euh, L'été précédent. C'est bien possible, oui.、Euh, je ne peux pas dire la date exacte, mais je sais qu'ils ont fait une tournée ils sont venus en 1993.、Mm -hmm. Ils a v a i n t fait une grosse tournée montée. Oui, c'est ça. Et c'était à l'Auditorium de Verdun. Et,、euh, donc, ça devait être tout un show. Euh, le 7 janvier 2003, après 40 ans d'activité,、euh, le magazine Beatle Book Monthly、euh, cesse sa publication. Et la raison,、euh, pourquoi on a décidé d'arrêter, c'est qu'il n'y avait plus rien à dire. En fait, tout ce qui l avait à dire sur les Beatles avait été dit. C'est-à-dire,、ouais, ouais. euh, euh, quand même...、Euh, Euh, près de 30 ans après la séparation du groupe,、oui. en plus.、Oui. Euh, il, il Je pense qu'ils avaient fait le tour. Ouais,、oh, pas oui, mal. Oui. Euh, et maintenant, le 8 janvier,、oui. euh, qui est e une i u jour...、oui. euh, journée assez florissante en temps d'anniversaire, puisque le, le 8 janvier 1935 marque la naissance d'Elvis Presley, qui aurait eu donc 76 ans、euh, samedi. Oui, ça, ça, ça donne un coup de vieux au rock. Oui, vraiment. En plus, c'est qu'on recule même pas aux au musiciens blues、euh, également qui a v a i t commencé un petit peu avant, qui a v a i t influencé、mm -hmm. e l v i s、ouais, ouais. t sur a vie n、ouais. c o r e plus haut.、Euh, le 8 janvier 1946、euh, marque la naissance de Robbie Krieger, guitariste des Doors. Oui, qui lui a très très mal vieilli. Ouais, oui, oui, c'est pas très très beau à voir.、Euh, le 8 janvier 1946,、euh, naissance, 47 plutôt, naissance de Terry Sylvester, remplaçant de Graham Nash au sein、euh, des. Ali's、ouais. euh, lorsqu'il a quitté le groupe. Et le 8 janvier, en fait, la même journée 1947 marque la naissance de David Jones, aussi connu sous le nom de David Bowie. Et tu sais pourquoi il a changé de nom C'est à cause de David Jones. Eh oui, exactement. Il ne voulait pas être confondu avec lui sur les pochettes d'album. s Donc, il a décidé de prendre un nom qui lui va mieux, je trouve, que David Jones. C'est un peu plus à r a j o u t é à la mystique, en fait, du personnage, un nom de Charles. Et pour ceux qui ne connaissent pas, David Jones, eh bien, c'était un d e membres. Des monkeys. Effectivement. Et、euh, donc, les, les, les, les, les monkeys étant tellement populaires. Oui, c'est ça, à ce、euh, moment-là. Il de... n'y avait pas le choix. S'ils、ouais. voulaient être p o p u l a i r e en fait, aux États-Unis, que,、euh, probablement qu'en Angleterre, ça aurait fonctionné, mais aux États-Unis, on、mm -hmm. oublie ça. Il aurait été confondu、ouais. à chaque fois. Euh, et surtout que、euh, David Jones, en fait,、euh, avait une carrière solo également à côté des m o n k e e s Avant les m o n k e e s et après. Donc, il e sorti t s plusieurs albums. Et donc, là, c'est vraiment C'est ça qu'il a eu une serait... carrière solo,、ouais. euh, disons, intéressante. Oui, qu'il avait déjà lancé des albums avant. Donc,、mm -hmm. ça l'a aidé également、ouais. à, au fait d'être sélectionné au sein des m o n k e、euh, e s Le 8 janvier 1973, Yokono o lance Approximately Infinite Universe,、mm -hmm. un album double. Euh, Lorsqu'on lui demanda euh, pourquoi euh, réaliser un album double, elle répondit Si George Harrison peut lancer un album triple, je suis capable d'en faire un double. Donc, Mais elle est la seule sur Terre à passer ça. Oui, <rire> Exactement. Elle était très, très, très prétentieuse.、Ah, C'était、euh, assez incroyable. Il faut dire qu'en plus, George Harrison n'était、euh, euh, pas en mauvais termes avec John Lennon et Yoko Ono. C'est une attaque un peu gratuite là, oui, de, de sa part. Tout à fait.、Euh, enfin, fait. Euh, manque et, de savoir-vivre. Oui.、Ouais. Euh, Mais c'est assez représentatif de la personne、ouais. qui est très imbue d'elle-même. Oui, effectivement.、Euh, on dit de Yoko qu'elle est le moi hypertrophié.、Ah, c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai、euh, réécouté hein, pour une Xième fois le documentaire Together Now qui parle de la, de, de, de la création du concert, du, du spectacle Love. Euh, d u Soleil, et e s c e que pareil, Yoko No était invivable, l、mm -hmm. pendant les répétitions, il y a que tout soit changé pour、euh, John Lennon, alors que,、euh, Ringo Starr et Paul McCartney, les deux seuls Beatles sont... Les contre... deux seuls vrais. Ouais, ouais, les deux seuls vrais, et George Martin, bien sûr. Laissait faire complètement le sac. Il disait, nous autres, tant que ça, si on a un, un bon feeling, on va laisser faire、mm -hmm. euh, tout comme ça. Et les, les veuves、mm -hmm. étaient beaucoup plus difficiles à vivre que les、oui. vrais membres du groupe. c、oui. e t、euh, a s s incroyable. Si tu lis、euh, le livre d'Albert Goldman, qui a été beaucoup critiqué à l'époque, mais、euh, à, à, à un certain moment, il raconte la rencontre de John et Yoko avec Frank Zappa.、Oh. Et c'est vraiment très drôle parce que Zappa il, Parle avec John, lui explique、euh, ce qu'il est en train de faire, ses projets. Et euh, Yoko、euh, ponctue、euh, chaque phrase,、euh, chaque fin de phrase de Frank Zappa en disant Oui, j'ai fait ça il、euh, y a 10 ans, oui, j'ai fait ça il y a 5 ans. <rire> ah s、oui, ça ne me surprend pas. <rire> C'est très de... drôle. <rire> Frank Zappa.、Euh, qui、ah, la dit... regarde, lui, comme un insecte. Oui, mais d'ailleurs,、euh, lorsqu'ils、euh, <rire> lorsqu se sont rencontrés, John Lennon、euh, a dit à, à Zappa、ah, C'est vous les freaks. Et là, Frank Zappa a regardé John Lennon et Yoko o n o en disant Ah, Je pensais que c'était vous, les freaks. <rire> c'est vraiment donc. Fait que ça a pas é t quand même quelqu'un de très, très terre à terre qui n'était pas du tout、euh, dans tout. Parce qu'en plus, c'était le mouvement du cri primal à l'époque. l o r s q u ils se sont rencontrés, ils n'étaient vraiment pas là-dedans du,、oh, ouais. du tout, du tout, du tout. Donc,、euh, ils les ont t r o u v é très, très bizarres, très, très éclatés. i、oh, Comparé、oui. à ce que lui déjà connaissait. Donc, c'est assez particulier. <rire> Euh, et euh, donc, c h a n g e a n t un peu de bizarre et particulier, un groupe qui、euh, a fait un peu sa carrière euh, avec. Euh, le bizarre. Bizarres, <rire> si on veut.、Euh, Kiss, qui,、euh, le 8 janvier 1974, signe son premier contrat de disque、mm -hmm. avec Casablanca,、euh, donc, qui allait marquer le début d'une gang d'un grand groupe.、Oh, oui, tout à fait. N'ayons pas peur des mots.、Oui. Un <rire> grand groupe qui, pourtant, n'est pas encore. au Rock and roll Hall of Fame.、Ouais. C'est vraiment.、Euh, c'est un peu dommage. C'est consternant. Il, il faudrait se plaindre.、Euh, donc,、oh, c'est les gens de Rolling Stones qui,、euh, qui ouais. gèrent ce, ce, ce fameux Hall、euh, of Fame. Il faudrait, il faudrait faire une petite、ouais. campagne. Et Roche également, qui n'est pas là non plus. C'est ça.、Euh, par contre, ils m'ont surpris.、Là. Ils ont intronisé... Ils vont introniser Alice Cooper. Ah bon, au moins. Ça, il est à temps. t C'est un début. Mais c'est quand même ridicule.、Ouais. Alice Cooper e s t intronisée en 2011. Alors que Metallica, qui ont débuté bien après、Beaucoup、Alice Cooper, sont été intronisés il y a plusieurs en, années. Oui, en 2008, je crois. 2007, 2008. D'ailleurs, Metallica, lorsqu'ils ont été nommés,、mm -hmm. euh, ont tout de suite dit on est content, mais on ne comprend pas que、ouais. Kiss, justement, soit pas là, Alice Cooper, Rush, ils ont nommé plein de groupes qui n'étaient、ouais. pas là encore et qui, de, qui méritaient、mm -hmm. leur place m a i s plus qu'eux. Euh, et finalement, le 8 janvier 1977, l'album A Day at the Races de Queen est au numéro 1 du palmarès. Ce、euh... n'est pas un très bon album. Non, non vraiment、euh, non, pas. Très d é c e v a n t me surprend qu'il soit ouais, au numéro 1. Parce、ouais. que les quatre premiers sont tellement fantastiques.、Ouais. Euh, là, ça c'était une espèce de,、euh, de, de pastiche, de redite de, de A Night de, at the Opera, mais complètement raté. e Euh, On a essayé de surfer un peu sur la popularité de l'album. C'est ça. Même les pochettes se ressemblent.、Mm -hmm. euh, non, ce n'est vraiment pas un album que je conseille、euh, à personne. Non, je suis bien、mm. d'accord avec toi. Ce qui nous amène au 9 janvier, la dernière journée de la semaine. Oui, le 9 janvier 1941, qui marque la naissance. Et j'aimerais que tu prononces le nom. J'ai toujours du mal John Baez. John Baez.、Oui. Voilà. J'ai toujours.、Euh, J'ai peur、euh, un jour de la rencontrer de ne pas pouvoir、euh, <rire> lui dire bonjour tout simplement à cause de ça. <rire> Son nom est. Je dirais pas.、Euh, c'est pas imprononçable, mais c'est difficile à saisir. Donc, qui a 70 ans.、Euh, qui aura 70 ans. contourne la, la, la difficulté. Tu n'auras i à lui dire quelque chose comme. Hello, you wonderful person. Ah oui, pourquoi pas? C'est une, une très bonne façon. <rire>、euh, donc, qui, a, qui aura 70 ans dimanche, le 9、oui. janvier.、Euh, et le 9 janvier 1944, c'est également、euh, l'anniversaire de Jimmy Page,、euh, qui lui、euh, est. i l a u r s à 67 ans, donc un peu plus jeune, mais、euh, qui, fait bien, euh, qui fait bien son âge.、Euh, oui, mais, mais c'est surtout que. Dans les dernières années, beaucoup plus vieilli. Oui. l a pris un mais, coup de vieux rapidement. Mais il s'est tellement m a g a n é là. Oui. C'est incroyable, Ça n'a pas aidé. L'alcool, l'héroïne, qu'il、euh, qu soit encore en vie, c'est、euh, déjà fantastique.、Et、il a décidé de ne plus cacher、euh, ses cheveux blancs. D'ailleurs,、euh, ouais, pendant depuis... plusieurs années, c'est un peu spécial u n homme、euh, de son âge, avec ce qu'il a vécu, ait encore les beaux cheveux noirs.、Ouais. Euh, non, mmh. Il a décidé de ne plus le cacher. Non, C'est ça, à partir du concert à l'Arena O2 de Londres,、ouais. c'était en 2007. Ouais, donc,、euh, une très bonne idée de sa part. Euh, le 9 janvier 1965, le promoteur américain Sid Bernstein appelle Brian Epstein pour lui、euh, proposer d'organiser un concert、euh, des Beatles au Stade Shea,、ouais. bien sûr, le fameux concert du Shea Stadium. En fait, qui a été, ils l'ont fait quoi? Deux ou trois fois, le Stade Shea? Je crois qu'ils l'ont fait、euh, deux fois. Si je ne me trompe pas,、mmh. ouais, ils l'ont fait deux fois et c'était la plus grande audience、euh, jamais vue.、Oh, oui, c'était du jamais vu、ainsi. à l'époque.、Euh, à l'époque, oui, ça a été bien sûr dépassé avec les stades de football, mais、euh, au moment où c'était le, le Shea Stadium, qui est un stade de, de baseball,、oui. c'était plein à craquer.、Mmh. Et d'ailleurs, les Beatles, c'est leur plus gros souvenir de scène parce que c'était tellement gros, tellement incroyable. Sauf qu'eux-mêmes ne se rappelaient pas de l'avoir fait plus qu'une fois. Ils ne se rappelaient pas de l'avoir fait non, plus qu'une fois. Non, o n on、souvent. le voit dans l'anthologie, Ringo dit on l'a fait plus qu'une fois. Ah, ça ne r a p p e l a i t pas. Ce n'est pas surprenant en même temps parce qu'ils ont fait tellement de concerts、oh, un peu partout、oui. que、oh, bon, oui. nous, on ne peut pas garder le souvenir de tout ça.、Euh, le 9 janvier 1971, My Sweet Lord de George Harrison atteint le numéro 1 des palmarès américains.、Mm -hmm. Pièce qui a、euh, tiré un peu de problème à George Harrison. Il s'est fait accuser de plagiat, bien sûr.、Oui. Euh, mais une, quand même une très bonne pièce d'honneur. u n très belle pièce. Bien meilleur que l'original. Oui, oui, quand même. Donc, c est, c est ça. ça vaut la peine d'écouter plus cette version-là.、Euh, le 9 janvier 1976, Bohemian Rhapsody s'installe au numéro un des palmarès. Pièce vraiment géniale. Oui, tout à fait. Moi, la première fois que je l'ai entendue, j'étais enfant et、euh, j'ai été、euh, stupéfait、ah, euh, et conquis euh, par euh, cette, cette pièce absolument géniale. Elle、donc. marque l'imagination. Moi, d'ailleurs,、ouais. justement, j'ai été plus de la génération du revival de Bohemian Rhapsody. Avec, Wayne's, avec World? Wayne's World. <rire>、euh, mais d'ailleurs,、euh, Euh, J'avais lorsque j'étais plus jeune, un disque best-of de Queen. Et on nommait w a y n e s w e l d comme étant un peu une façon,、euh, ça a vraiment réveillé、euh, l'auditoire par rapport à cette pièce-là. Elle est redevenue populaire. Je pense qu'elle est assérie ici au numéro 1 des palmarès en 92, je crois, grâce à ce film-là.、Ah ouais. C'est assez, assez génial.、Là. Euh, également, a n o t h e r Brick in the Wall qui atteint le numéro 1 du palmarès, et ça, c'était en 1980,、euh, le 9 euh, janvier, euh, donc, exactement.、Oh, oui, u n e p i è c e omniprésentes、euh, u r les ondes des radios,、euh, Euh, Même des. Oh, oui,、oh, oui euh, C'est vraiment. À, à l'époque.、Euh, C'était une bonne pièce. Même les radios、oui. uh, pop uh, QQ diffusaient、uh, Another Break in the Wall. Si vous écoutez、uh, les radios QQ justement, à la fin de semaine, là, lors des gros、oh, rétros-souvenirs,、oui, oh, oh, c'est sûr、oh, et certain que vous allez entendre cette pièce-là en quelques temps. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Oui, parce、euh, qu'il y a plein de gens de, qui sont à, absolument plus capables de la blairer. Oui, c'est un peu mon cas. C'est à cause d'un、mm -hmm. peu de l'influence du disco. Bon, du je veux ça, dire que je n'ai pas、fonctionne. vraiment envie d'Another Break in the Wall. J'aime mieux écouter, justement, La première partie ou la troisième partie, mais la partie 2 est rayée.、Mm -hmm. ici, mon... ici, à r o c k c l a s s i c je l'ai d i f f u s é seulement une fois. C'est lorsque、euh, j'ai fait la série sur Pink Floyd.、Mm -hmm. C'est la seule fois que j'ai diffusé、ouais. cette pièce-là. C'est une pièce、euh... qui a une valeur historique,、mm -hmm. mais au niveau、euh, de, tout simplement de son potentiel rock,、mm -hmm. c'est... il y a des pièces comme ça qui sont,、euh, qui sont brûlées.、Ouais. Euh, je n'ai jamais diffusé r o c k c l a s s i c contre El California.、Euh, j'ai diffusé、euh, deux fois, c'était Way to Heaven. Et quand même, en 14 ans, c'est、ah, pas beaucoup. Effectivement. D'ailleurs, moi, je, lorsque a la, la fait, dernière、euh, fois que je l'ai d i f f u s é、euh, c'était il y a une douzaine d'années. Ah, ça ne me surprend pas. Et lorsque j'avais fait moi, ma série é v o l u t i o n sur les groupes,、euh, j'avais passé par-dessus. C'était à Way to Heaven lorsque je t'arrivais à la Zeppelin f o r Pas le choix.、Enfin, c'est tellement brûlé qu'on e peut、oui. pas. Et c'est pouvoir... dommage parce que c'est vraiment une très, très belle pièce. Oui. Mais、euh, ça a été brûlé. Exactement. Euh, le 9 janvier 1981, la pièce. Parlant just... de pièces brûlées. Oui, parlant de pièces brûlées, <rire>、euh, c'est Just Like Starting Over de John Lennon qui atteint le numéro 1 du palmarès américain. Alors que、euh, le 9 janvier 1981, toujours, Imagine est au top des、oui, palmarès b r i t a n n i q u e s Explique-moi ça. C'est,、euh, probablement le décès de John Lennon, qui a fait que,、euh, imagine. Ils ont ressorti, l le, s、ouais, ont s o r t e 45 tours. a i s Imagine, qui,、euh, et il est retourné au top. o u i les、ah, gens、ouais. ont voulu se, propos, se, se procurer、euh, cet album-là, et c'est dû,、euh, c'est fortement dû à la mort. de C'est l'album ou la, la, la, la pièce?、Euh, je crois que c'est la pièce, en fait, qui est au、okay. top. o u i c'est, plutôt la pièce. Il faut dire que les radios ont dû aider beaucoup, parce、mm -hmm. qu'à partir du 8 janvier 1 9 8 0 il d e va i t y avoir du John Lennon qui jouait、euh, non-stop、euh, dans les radios. Euh, et、euh, peut-être le fait aussi que moi j'associe beaucoup la musique de John Lennon avec le temps des fêtes, peut-être un peu à cause de ça. Et、euh, ça a aidé donc、euh, tous ces succès à revenir dans, dans le fond à, à l'avant de la scène. Et euh, finalement, euh, le 9 janvier 1984,、euh, Van Halen lance leur fameux album 1984-1984、euh, avec、euh, la fameuse pièce John. Ah oui, ça aussi, c'est une pièce qui était omniprésente、euh, sur les ondes、euh, des radios、euh, commerciales. Et ça, cette pièce-là, je, je ne l'ai jamais diffusée oui, peux, à la c l a s s i q c Et même que... lorsque j'ai fait des、euh, spéciales sur.、Euh, Van Halen, je ne l'ai jamais pas passé. Non, je, peux, je peux te garantir, c'est la même chose qui va arriver. Également, sur 1984, il y avait Hot、uh, For Teacher également. Hot、oui. 4 Teacher, qui oui, était. Oui, Panama. Qui,、euh, et Panama, oui. Donc,、mm -hmm. euh, des bonnes pièces, mais qui ont été brûlées par la popularité de cet、mm -hmm. album-là, qui était franchement、euh, incroyable. Van Halen était、Tout、au top、fait. de leur popularité. Oh, oui, et en, donc, en 1984, là, là, Van Halen était vraiment omniprésent partout. Oui.、Mm -hmm. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Merci d a v o i r reçu. Et、euh, Simon, je vous rappelle, anime aussi l'émission La saveur du moment le jeudi à 21h. Hier soir, il nous a présenté un spécial sur Captain Beefheart. Oui, qui est malheureusement décédé le 18 décembre、mm -hmm. de, de l'année qui vient de passer, 2010. Oui, émission qui va être disponible en balado. Oui,、euh, d'ici、euh, la semaine prochaine, à peu près. Merveilleux! Il est midi 17, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Anna Lafèvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Cette semaine, je vous ai préparé une émission spéciale Gros Canon Rock、classique. c l a s s i q u e C'est donc dire qu'au cours des six prochaines heures, on va entendre uniquement des méga classiques qui ont marqué l'histoire du rock. Depuis une cinquantaine d'années avec des artistes comme, entre autres,、uh, Crosby s t i l l s Nash Young, Rush,、uh, Alice Cooper, Allman Brothers Band, Genesis,、uh, Gentle Giant, Jethro t u l l Emerson, l i c k a n Paul Murray, Kingsley, Bursley, Doors, David Bowie, Kiss, Aerosmith et Pink Floyd. Dans ce moment, on va entendre le Strawberry Alarm Clock et Jimi Hendrix, mais tout de suite, on écoute les Rolling Stones. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des ménomales et le seul à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux, 89 infâmes. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Mercredi 12 janvier, les Patriotes hockey affrontent Concordia au Colisée Trois-Rivières à 19h. Vendredi 14 janvier, les Patriotes hockey affrontent Ottawa à l'Arena Claude Mongrain à 19h15. Dimanche 16 janvier, les Patriotes soccer masculins affrontent l'Académie de l'Impact à 16h et les Patriotes soccer féminins affrontent Bishop à 14h au centre Alphonse Desjardins.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 Pour plus d'informations, revermnation.com, b a r oblique, les gorillons mains rouges. C'est beau, 89 h e u r e c'est b e u Your mind in the e n s e and compliments, the color of time. Who cares w h a t games we choose? Little to win, but nothing to lose. In the e n s e and compliments, meaningless s o u n d s Turn on, turn in, turn your eyes around. Look at your song, look at your song, t e a h h、yeah. e r Look at your song, look at your song. y、ja, ja, ja, ja, ja. a c h To d t v i by the cockeye d world in two Throwing i p by the on one side is the least you can do Beat makes e m b a l m a t r i c k s nothing is new A yardstick for lunatics, one, p o i n t of you Who cares what games we choose Little to win, but nothing to lose There must be some kind of way out of here. Say that, Joker, to the thief.、Uh -oh. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. c o m e and l e t s g e t it. アレクロ。ファーテごスティック・ De Bob Dylan, qu'on retrouve sur leur troisième album Electric Ladyland, paru en 1968. Juste avant ça, on a entendu une formation californienne de Los Angeles, Strawberry Alarm Clock, avec leur immense classique Incense and Peppermints, qu'on retrouve sur l'album du même nom, qui est sorti en 1967. Et au début du bloc, on a entendu les Rolling Stones avec Midnight Rambler, la version spectacle qu'on retrouve sur leur très bon disque Get Your Yayas Out. de 1970.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 オープニングの世界は8マイル f m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 Stills, Nash et Young avec la pièce Carry On qui ouvre leur deuxième album Déjà Vu, paru en 1970. Juste avant ça, on a entendu Can Heat de la Californie avec On the Road Again, s e s t tiré aussi de leur deuxième album Boogie with Can Heat, paru en 1968. Et au début du bloc, on a entendu Les Birds avec Eight Miles High, s e s t tiré du disque Fifth Dimension. Paru en 1966. Midi 51, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a l a i l e f e v e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 Oh, no, oh, oh. Nature's Wing. Que ce soit pour vos parties de bureau, 5 a s s e t corporatifs, un lancement, un vernissage ou une inauguration, le Benzen, c'est le trio qu'il vous faut. Pour information et booking, s、hey, wow, t u d i o s t é r e o c o m h e y w n a d e n p e u e r 4 b i h e ben bonne ta bien! C'est quoi? f e s t a brou! f e s t a quoi? f e s t a brou! Quoi ça? Moi qui l'ai faite.、Hey, comment tu fais ça? Tu vas chez 20 bières, 3 rivières, tu choisis un kit, c'est super facile.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 a club, no, no, no, so,、oh, well, in <laughs> She o o good champagne, she stature, it is your Lola, walked up to me and she asked me to dance. I asked her, n d they went in a different voice. She said, Lola. Hello, L.A. Lola. Tight, nearly broke my s i n e o my lord, my lord. La, -la, la la la la. Well, I'm not dumb, but I can't understand why s h e w a l k i g like a woman, but talk like. Kings! Avec la version spectacle de Lola qu'on retrouve sur leur album One for the Road, paru en 1980. Et juste avant ça, on a entendu Spirit avec Nature's Way, s e s t tiré de leur chef-d'œuvre, l'album Twelve Dreams of Dr. Sardonicus, paru en 1970. Et au début du bloc, on a entendu Rod Stewart avec sa reprise, une pièce de Rare Earth, I Know I'm Losing You, s e s t tiré de son album Every Picture Tells a Story,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 Blues rock, puisque dans quelques minutes, on va entendre Frank Zappa et Captain B. e e Fart. h e On va aussi entendre Cream, mais tout de suite, on écoute le Almond Brothers, b a n d Whipping Post, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89.1 FM. I don't know why I let that mean woman make me a fool. She took all my money, wrecked my new car. Now she's with one of my good time buddies, they're drinking in some crosstown bar. We'll right a o u Uh... Yeah, we're gonna n e e crossroads, t h a n k y o u s i n k i n g down. Nah, nah. De Frank Zappa, sur laquelle on retrouve un de ses amis célèbres au micro, Captain B. Fart, qui est décédé en décembre dernier à l'âge de 69 ans. Il était atteint depuis de nombreuses années de sclérose en plaques. Captain B. Fart, qui était surtout connu à cause de son album culte Trout Mask Replica, qu'il a enregistré avec son Magic Band à la fin des années 60. Juste avant ça, on a entendu Eric c l a p t o n et Cream avec leur reprise en concert de Crossroads de Robert Johnson, qu'on retrouve sur leur troisième album Wheels of Fire de 1968. Au début du bloc, on a entendu le Allman Brothers Band avec leur immense classique Whipping Post qui clôture leur premier album homonyme sorti en 1969.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 Qui ont marqué l'histoire du rock. On va maintenant poursuivre avec la pièce la plus marquante en carrière d'un autre musicien des années 70 qui est disparu au début du mois de janvier. Je parle de Jerry Rafferty qui est décédé le 4 janvier. On va écouter un de ses classiques qui date de l'époque où il faisait partie du duo Steelers Wheel. スタック・イン・ド・ミドル・ウィッチ・ユー。 Clowns to the left of me, j o k e r s to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I wonder what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing c o n t r o l yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, j o k e r s to the right.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 Pour l'information, s rivermnation.com, b a r o b l i é e les g o r i l l o u x mains rouges. QuebecPunkScene.net Le site d'actualité punk, ska, hardcore et emo du Québec. Liste de concerts mis à jour quotidiennement. Fiches détaillées de plus de 500 groupes québécois. QuebecPunkScene.net, c'est le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur QuebecPunkScene.net. イヴォンで d He Lights the n a m e and he sends him to the finest school in town. l e v e on, l e v e on, l i g h s his money. He makes a lot that's a y spends his days. In a garage by the motorway, he was born. treble. <laughs> Electric Light Orchestra, avec leur reprise très particulière et très réussie d'un classique de Chuck Berry Roll Over Beethoven, qu'on retrouve sur leur deuxième album, tout simplement intitulé Electric Light Orchestra 2, paru en 1973. Juste avant, on a entendu Elton John avec une de ses grandes pièces de ses débuts. Leave On, tiré e de son album Madman Across the Water. De 1971, et au début du bloc, on a entendu s t e e l e r s Wheel avec la, le classique Stuck in the Middle with You, tiré du premier album homonyme de ce duo écossais paru en 1971. Et dont faisait partie le chanteur, guitariste et compositeur Jerry Rafferty, qui est décédé au début de l'année, mardi le 4 janvier. Jerry Rafferty, qui est aussi le responsable d'un autre immense classique des années 70, la pièce Baker Street, qui a été un immense succès à l'été 1978 et qu'on retrouvait sur son premier album solo, City to City, qui est paru la même année.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 My hands wet on the wheel There's a voice in my head that drives my heel It's my baby c a l l i n s and I need you here And it's a half past four and I'm s h i f t in gear g s